Et bonjour à tous vous êtes sur radio campus lille et vous écoutez quoi et vous écoutez quoi pierrot on écoute l'émission goodbye kevin la 197e super euh, au programme oh oui. tout de suite je vois tu attends ça alors au programme danemark angleterre turquie france états unis vous l'aurez vous l'aurez compris c'est le programme musical qui est calé sur le road de football ah il <rire> y avait un piège Léna à Etats-Unis ah oh, bah je vais même pas écouter je t'avoue ah ouais, écoute pas mais merci. non j'étais en train de me relire vois-tu merci, et eh oui il y avait un piège j'ai écrit, il y avait un piège que Léna n'a pas vu bah, puisque je suis malin malin, malin malin si je le dis 14 fois ça, ça fait venir le diable à skip, mais peut-être pas à 15h donc au programme, le vrai programme de la de pop revu par des danois il y a du vrai quand même Euh, les petits frères de shame et de fontaine d'ici peut-être on saura si c'est leurs petits frères se sont c'est leurs cousins euh, des pionniers pionniers du psychédélisme turc ensuite euh, on va revenir sur l'album des black country New road on avait évoqué on avait envoyé le single euh, il y a quelques mois ouais ça me dit quelque chose et, et bah là moi j'ai écouté l'album très très bien et j'ai sélectionné une petite chanson et enfin on va faire un petit zoom sur euh, là, une nouvelle très bonne sortie de holly All Banana Records. Super. ben Moi, aujourd'hui, euh, je vais vous proposer des choses un petit peu moins vénères que la semaine dernière, mais tout aussi sympa Donc, on va commencer, euh, pour ma part, avec un groupe australien qui s'appelle The Lazy Eyes. C'est un groupe aux influences six... 70s, pardon, euh, qui remettent ça un petit peu au goût du jour. Et puis, on continuera avec le projet solo de Brigitte Dawson, qui a occupé une place importante au sein de Zioziz. Euh, on ira ensuite... Ouais. Qui fait euh, de la flûte non Je sais pas si elle fait de la flûte bon s'en fout euh, On ira ensuite au Chili avec le duo The Holy Drug Couples euh, Et la BO qu'ils ont sorti tout récemment Et puis on terminera euh, Par un petit passage à Londres Passage obligé j'ai envie de te dire Avec la Weirdo Punk du be De Beige Banquet Beige Banquette Ça me fait marrant, eh. weirdo Weirdo Weirdo, weirdo ça bizarre. Ouais non, je trouve ça marrant comme mot. Il y a des mots comme ça, hein, comme euh, forêt de falanpain, falanpain eh <rire> euh, bien, moi je vais commencer avec les danois de Ice Age. Et ben nouvelle destination sonore au programme pour les danois. Mais Parce tu que... ne les avais pas déjà passés. Il y a longtemps les noms. Laisse-moi finir. OK. Après leur album Beyond Less. Beyond Less. Voilà, c'était il y a 4 5 ans. non, ah ouais, mais... moi, moi je te parle d'un truc que tu as passé il y a 2 semaines. Bien sûr, ce serait sympa. <rire> il y a deux semaines, je crois que tu n'étais pas là. Non, bah ok, ça marche. Euh, non, bah non, je les ai pas passés. C'est les Danois, c'est Ice Age. Je pense qu'on a écouté l'album ensemble. Mais euh, on n'est pas tout le temps à la radio. C'est vrai, <rire> ta vie n'est pas euh, qu'une émission de radio. Bien sûr. Donc, l'album Beyond Less qui était sorti, bon peut-être pas il y a 5 ans, mais peut-être 3 ans, je sais plus. Euh, bah, les sonorités, elles étaient plutôt psychées, stoojiennes, oui. comme le groupe les stooj. Oui. Euh, et Punk Là ce nouvel album euh, Sick Shelter sorti chez Mixac Mexican Summer et ben là ils se tournent plutôt vers la Britpop traditionnelle des années 90 et pour la première fois de leur euh, carrière là ils sont accompagnés par euh, une personne une oreille extérieure qui est chargée de la réalisation de leur album. Ça change tout. C'est Peter Kimber. Euh, c'est le le leader de Sonic Boom. D'accord. Voilà. Tu ne vois pas ce que c'est si si, si si si si OK. Et donc au final bah, ça, ça surprend un peu au début leur changement de, de ton tu vois moi qui je trouvais ça très très rock euh, où je vous ai dit les influences au début et là avec ce virage Britpop je me suis dit non mais c'est un groupe groupe anglais là tout ça et, et au début j'ai eu du j'ai dit non j'ai eu du j'ai dit non <rire> non et mais après au final c'est très très bon c'est un album plutôt plus lumineux et euh, accompagné par une orchestration et des des chœurs qui font que c'est euh, c'est chouette et donc moi, j'ai choisi pour illustrer cet album, Ice Age, où il y a une belle tête de cheval dessus, d'écouter qu'on écoute le morceau Vendetta. took so on those tricks we're fixing to yeah. dress so. Ice Age et le morceau Vendetta. Que tu avais passé en 2018 Ice Age non pas il y a deux semaines. Ah merci. C'est moi, c'est ma mémoire qui me joue des tours. On enchaîne avec The Lazy Eyes qui a un coitueur de rock psyché néo-avant-gardiste. Comprendra qui pourra. Oui. Et, oui. et eux, ils sont basés à Sydney en Australie. Et c'est une formation assez récente car ils ont sorti leur premier EP qu'ils ont judicieusement appelé euh, EP1 <rire> en juin 2020 euh, un EP de 3 morceaux aux influences euh, 70's je le disais dans la pré euh, présentation euh, pour ce qui est des mélodies et puis très contemporain aussi pour ce qui est des riffs de guitare euh, c'est un peu comme si Pierrot, il mmh. y avait les Lemon Twig, Tam Impala et King Gizzard qui euh, qui est en trouple et, et le résultat ça donnait ça ouais, c'est intéressant, c'est des sons un peu qui se ressemblent même si les Mon Twigs euh, ouais. Alors moi le côté euh, comédie musicale euh, Broadway. Okay. côté euh, 70s euh, 60s 70s Déjà quand tu as dit le nom de, de l'artiste l'artiste Lisia, j'ai pensé à King Gizzard, je sais pas pourquoi, peut-être Australie ouais, et puis pense. euh, Lizzy, Lizard, fait penser à Lizard. Très, très très probablement. Alors là, ils ont sorti un nouveau single euh, cette année, enfin euh, deux deux nouveaux singles, l'un en février et l'autre en mai. Ça sortira prochainement sur leur deuxième EP euh, qui je pense s'appellera EP2 tout simplement. Euh, le premier était autoproduit, là aussi je pense que ça va être autoproduit, ça s'appellera Were Where Is My Brain et c'est exactement le nom euh, du morceau qu'on va écouter et si on a le temps en fin d'émission on écoutera le deuxième single donc Where Is My Brain de The Lazy Eyes C'était The Lazy Eyes avec Where My Brain sur Radio Campus Lille. Voilà, voilà. Et ben on va enchaîner avec le groupe Lumaire qui est un projet anglais dans la lignée des Shames ou Fontaine Dissi. Ou encore, euh, ils prennent racine sur le son des Gun Club. Ils viennent de sortir un album qui s'appelle euh, The disappearing Act chez Beast Records et Pliquoast Records. Et moi, je vous propose d'écouter le morceau By earth Teeth. By Her Teeth. Enfin, les ben dents. Je... Louise ça doit tu oui. sais de lumière so J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ouais, ouais ouais, euh, j'arrive pas à avoir encore un avis euh, sur euh, l'ensemble de l'album si euh, je l'aime euh, totalement, sachant que pour moi un coup de coeur c'est mais totalement un album. <rire> euh, on continue avec Brigitte Dawson. Euh, non, elle n'a pas joué dans Dawson. Euh, elle a joué dans The Oasis Entre 2006 et 2014 Où elle prenait une part importante Dans l'écriture des morceaux Notamment avec John Dwyer euh, Sur scène, pour répondre à ta question de tout à l'heure Elle était euh, derrière les claviers Le tambourin de temps en temps Et elle faisait les chœurs sur certains refrains Ah Elle a sorti Ballet of Hapes en 2020 chez Castlefair, chez Castleface Records. Ça reste dans la même famille, c'est exact aussi. Exactement. Euh, et qui s'inscrit, elle, dans la veine rock cestise, entre balade et, euh, et psychédélisme. Sur cet album, euh, qui a été enregistré en Australie, à Brooklyn, mais aussi à San Francisco, euh, tu retrouves certains de ses amis et artistes, comme... Euh, Mickey Young de total control euh, shade certains de, de sartine oh, je pas un tout comme ça de fresh fresh de the fresh à the fresh and, oh, and only oui. euh, Mike euh, l'ancien batteur de des aussies formation aussipati aussi euh, ainsi que les membres du groupe psychédélique de Sun d'où Euh, le nom parce que j'ai pas dit c'est que ça s'appelle Brigitte Dawson and the Mothers Network et c'est pour ça le Mothers Network c'est tout ces personnes là qui composent ce network C'est un espèce de Big Bang C'est ça Euh non Non bah non pas du tout. Il y en a pas beaucoup. Non, mais c'est ce que je veux dire c'est qu'elle les invite sur des morceaux. Ah d'accord parce que la pochette tu l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de monde euh, dessus. Oui. Mais ça donne cette impression d'où le Mother networks mais en fait au final chaque morceau est différent il y a, les artistes n'interviennent pas tous au même moment bref euh, le morceau qu'on va écouter elle l'avait écrit avec John Dwyer justement lorsqu'ils avaient ressuscité OCS OCS pardon qui était la première appellation de The Ocys, si on avait vu que c'était un groupe qui avait changé énormément de noms euh, et c'était sorti en 2017 sur leur album Memory of Cut of Head qu'on avait déjà passé Euh, et bref tu, re tu retrouves également ce morceau euh, dans cet album là qui était sorti en 2017 et dans celui-ci qui est sorti en 2020 ça s'appelle The Fool et c'est pas mal des Brigitte Dawson and the Buzzers Network avec le morceau The Fool. Toi tu me disais Pierrot que tu avais pas forcément accroché à l'album à l'époque. Non, mais c'est peut-être le côté un peu folk, psyché parfois je ça m'ennuie. Ah oui. Voilà, c'est tout. Bah ce morceau est très très bien en tout cas. Ouais, il y a un côté un peu je sais pas de Jenny Joplin velvète mais Oui, alors reconnais-moi sa voix parce qu'elle est saturée effectivement sur ce morceau-là. Ouais. Sur les autres, on la reconnaît un petit peu plus et c'est vrai que moi je t'avoue du coup ça passe peut-être un peu moins. Quand c'est saturé ou quand c'est pas saturé Quand c'est pas saturé. Ok. <rire> ok. Et eh ben, on va rester un peu sur du côté euh, psychédélique avec euh, le groupe Mogolard. Et surtout, en fait, c'est le label Night Dreamer qui met en place depuis quelques mois une série de disques entre world, psyché et jazz. Et en fait, ils font des sessions direct au disque, c'est-à-dire t'enregistres et ça fait un disque. Euh, avec des, des artistes de renom, ils l'ont déjà fait avec euh, Serge George ou encore Babazula, ou ouais. autre groupe euh, plutôt turc hein. Et là, eh ben, ils le font avec les, les pionniers du psyché psychédélisme turc, Mogollar, Mogollar, euh, qui vont bah, honorer les studios euh, Anton à Harlem et euh, pour une master class sur les racines du psychédélisme et là moi j'ai choisi un morceau euh, qui s'appelle Biceyip Mali et qui pour moi il est les dansant, il y a un petit côté un peu racheta dedans. Euh. Voilà, je suis assez fan. Euh, ça va complètement à l'encontre des morceaux qu'on a mis depuis le, le début des, de l'émission. Mais c'est ça aussi. Goodbye Kevin up for them. et le morceau Bichep Chap Mali. <rire> c'est du turc, J'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé Piro. Voilà, bah c'est tout. Je m'étais pas l'air de temps d'en avoir grand-chose à faire. Non non, oui, oui, voilà. oui, OK. Euh et eh bien euh, on continue avec The Holy Dog Couple. Euh, on vous les avait déjà présentés dans l'émission, c'est un duo de rock psyché qui viennent de alors eux qui vient pardon le duo euh, de Santiago au Chili. Euh ils sont ils sont formés en 2008. Eux. Oui oui, ça fait longtemps hein, que oui. ça existe. Euh... Bah oui, du... existe. Du coup, ils ont pas mal d'albums à leur actif si tu comptes les démos et les BO bien sûr parce qu'ils ont fait euh, des bandes originales aussi. Euh, bref euh, aujourd'hui ah oui et généralement en fait ils sont sur deux labels il y a le label Sacred Bonds qui sort leur, euh, leur projet mais il y a aussi le label Beam Records qui est euh, une, un sous-label de Blow Your Mind qui est un label chilien Euh, bref, aujourd'hui c'est un extrait de leur dernier projet euh, qui est sorti en avril euh, qu'on va écouter Et qui est une BO intitulée Soundtrack for Evil Doll C'est une commande qui a été passée par euh, le réalisateur Joel Smith basé à Tokyo Pour habiller son court-métrage Cursed Forever Donc je suppose que ça parle de quelque chose un peu d'épouvante et tout Avec euh, une malédiction et une poupée euh, en thé Bref, euh, eux, ils ont beaucoup échangé par mail sur le projet, ça a été écrit entre 2020 et 2021, entre les états unis et le Chili, pendant la pandémie, et ça donne un EP de 25 minutes au total, dont 18 ont été utilisés dans le film, et euh, c'est plutôt chouette, on va écouter le thème principal, qui s'appelle tout simplement Main Theme, et c'est The Holy Thank you. tam tam qu'on a laissé jusqu'au bout Enfin, un conga ou con, je ne sais pas. Tam tam. Ça Tout simplement, tam -tam. nous allons dire tam tam, parce que les instruments, c'est des boum boum, des tchak tak et des zwing zwing. Voilà, et des gling ling. Et il y a un petit côté japonisant, je trouvais. Euh... bah Je pense que du fait que le réalisateur soit basé à Tokyo, peut-être que c'était dans sa commande, justement. Après, j'ai pas regardé trop euh, euh, ce que c'était le film en Voilà. Je me suis pas renseignée, j'ai juste écouté la BO J'ai dit, putain c'est chouette Et puis voilà De ouais, toute façon, globalement euh, Holy Drug Couple, euh, c'est souvent des, des Longues plages qui t'emmènent, que ce soit psychédélique tu C'est un morceau de 9 minutes Donc euh, forcément, ça aura pas le tu vas pas l'écouter De la même façon qu'un tube de 3 minutes C'est vrai Pas comme le tube que je vais vous proposer Tractics, c'est le morceau Des Black Country New Road Sauf que là, c'est la version euh, The Guest Qu'est-ce que c'est the guess de The Guest On est perdu Donc en fait, c'est une version dépouillée du morceau original qu'on retrouve sur leur, leur album For The First Time, sorti chez Ninja Toon. Et euh, là, c'est juste une guitare, une voix, rien de plus. Je trouve qu'il y a un côté dans la voix un peu... Bon, côté Johnny Cash. que Johnny Cash, sur ses derniers albums, il a une voix très grave, un peu venue d'outre-tombe. Et euh, au final, bah ça fait... Euh, même pas, je sais pas si c'est grave. Bon, bref. Vous vous écouterez, vous donnerez Rock. votre avis. Rock. C'est à fumé trop de clopos Peut-être. et Donc, ça, ça fait un chant qui se situe un peu entre Bright Eyes et Elliot Smith, qui sont pas trop des voix graves, mais plutôt claires. C'est pour ça que ça me perturbe. Euh... Pourtant, je l'ai écouté ce des, matin. Des voix un peu voilées Je ne sais pas. On va, on va, on va oui. le savoir. Va le savoir. <rire> et donc, c'était le... Pourquoi c'est sous le nom de The Guest hein, que s'est présenté ce, ce morceau Track X Parce que c'était issu de son premier projet euh, solo euh, au chanteur Isaac Wood. Et donc euh, là ils' reprise avec les, les, les mêmes paroles à la même façon et c'est une version plus épurée déjà à la base track x sur l'album c'est le morceau le, le plus calme et je trouve que c'est un morceau euh, très beau très doux parfait pour euh, pour être sur goodbye kevin tout simplement tra de black countryterie new road My best neuro dès le morceau tracks track x track 10 je ne sais pas comment on dit mais en tout cas il c'est très très doux ouais et moi j'ai ouais, j'ai bien aimé c'est beau et j'en ai profité pour écouter cet album où on avait juste diffusé je crois le, le single athènes et c'est un très très bon album peut-être à la fin si on a le temps on écoutera le morceau instrumental qui est un morceau instrumental un peu psychédélique oriental qui est très cool super Euh, ben je vais venir casser moi cette douceur avec le projet solo de Tom euh, Briarly euh, qui officie également dans le groupe de rock expérimental londonien PKNN euh, donc du coup son projet solo il s'intitule Beige Banquette banqué, beige qui qu se prononce Beige Banquette voilà euh, là aussi on est sur un bon gros punk expérimental Lofi Artie euh, lui c'est plutôt un gars euh, du live qu'il faut le savoir euh, sauf que euh, qui dit covid dit plus de concerts et dit frustration du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a repris de vieilles démos euh, qu'il s'est mis à qu'il s'est mis à retravailler jusqu'à obtenir suffisamment de matière pour sortir bêta bêta qui est, euh, est un, un album en fait qu'il a sorti au format cassette sur le label euh, just step sideways il me semble et euh, et c'est également sorti en vinyle sur Swish Swash en janvier 2021 donc ça c'est deux labels assez indépendants euh, Just Step Sideways c'est le label de B de PKNN il y a que eux qui sont sortis dessus et les autres j'ai pas trop regardé mais je crois qu'il y a 2-3 artistes bref voilà le morceau qu'on va écouter s'appelle Cold Yogurt et c'est beige banquée C'était Colt Yogourt de Beige Banquette. Voilà. Et euh, on va se quitter sur euh, un groupe, euh, la dernière sortie, une des dernières sorties euh, d'un label qu'on aime beaucoup, All In Banana Records. Euh, je parle des Special Friends euh, qui ont sorti un album qui s'appelle Ennemi Commun. On écoutera le morceau Ennemi Commun. Euh, mon album qui est sorti également chez Iden Bay. Et bah c'est un très bon, très bon premier album de ce duo franco-américain. Euh, qui s'était formé en 2017 et en gros il nous propose euh, une indie pop plutôt minimaliste euh, qu'on pourrait rapprocher euh, de Yola Tango, Duster ou encore d'Electra line Bon parce qu'on va aimer quoi à ah, ma foi l'album là, j'aime tout, de A à Z. Donc <rire> c'est un coup de cœur total. C'est très très bon, Special Friends et le morceau Ennemi commun. il est temps de se quitter mais euh, c'était euh, pas le dernier morceau le dernier morceau comme promis c'est un extrait euh, du de, du premier album Blackout in Road et c'est le morceau instrumental et nous on se dit au revoir et à la semaine prochaine pour la dernière de l'année voilà inshallah allez au revoir